dan ma do dan da dan ale dan da da dan dan ma dan je ferai de vie un dan tu pourras tourner me 7h20h on prend la route des vacances c'est que du fun sur Fun Radio bienvenue c'est que du fun jusqu'à 20h et pour m'accompagner comme tous les jours il y a l'homme à la casquette Kaufman salut Kauf ça va bien bah ça va bien sauf que en venant à la radio je me suis fait gentiment arrêter à la police par la police pardon non. et ils m'ont contrôlé les papiers évidemment ouais euh, sauf que je les avais pas et je le savais pas T'avais pas tes papiers sur toi euh, Non, bah les papiers pour la voiture. Ouais, bah alors tu les non, as volés en fait. Ah bon Et je m'en étais pas aperçu. Ah ok, c'est juste un moment où on me contrôle. Ah c'est sympa comme euh, truc, ça. Et as fait comment Bah direction le commissariat. Ah, non, t'as été au commissariat Bien sûr. <rire> Ils t'ont lâché quand même. Euh, sous caution, ouais. Ah, sous caution. Mais <rire> ce que tu ne sais pas, c'est que c'est toi bah caution. Ah, merde, t'as la merde alors. Pour ma compagnie aussi, il y a Laurence. Ça va Laurence et Ça va super bien et toi En pleine forme. En pleine forme, ouais. Moi je suis au taquet, okay, moi ça va. Dites-nous au 30 40, si vous avez passé une bonne journée pour l'émission. Liral y Saral Salove Kaufman, tu as levé sur quoi aujourd'hui Sur les croqueurs de pommes, ils sont plus d'un milliard maintenant sur la planète. Croqueurs de pommes Oui, des vraies pommes. Tu verras. Ah, ok, très bien. Euh, Laurence, tu as râlé, toi Ouais, j'ai râlé parce que les JO, en fait, c'est dans une semaine et le village, ouais. il n'est pas super prêt. Donc... Ah, il n'est pas encore prêt Il n'est pas encore ah, prêt. Une semaine C'est oui. les Brésiliens C'est à Rio, hein, je crois, c'est ça. Hein. Exactement, c'est à, à Rio. Il y aura également le combien ça coûte pour emporter vos jeux vidéo. Le Fun Beauty de Laurence on Alors, on va de... parler de L'Oréal et des innovations qu'ils font en cosmétique. Ils font vraiment un truc de fou. Ils mettent un ingrédient dedans, c'est de la bile d'un certain animal. Donc, c'est le petit. Euh, Nicky Jones, comme ce qu'on a dans ouais. le froid, en fait. Il, il va être ça dans les produits de beauté Ouais, et je vais vous dire c'est quoi, et vous serez vraiment, vraiment étonnés. Très bien, il y a aussi le fun game, Kaufman. Oui, on parlera de The Voice, Lou. Ah, Lou. The Voice, avec c'est grave. <rire> oh, Nico, on va tweeter. Et maintenant, on hashtag, on hashtag les infos avec oui, Carlo. À Lou. Lou. <rire> fun Radio. Fun. Commandez ce soir avant 22h30 et déjà livré demain chez vous C'est possible sur Vandenbor.be. Vandenbor, la confiance. Il est 17h, les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David. Salut à tous à propos de ce malheureux prêtre égorgé par des suppos de Daesh. Tout récemment, en Normandie, on savait qu'un des tueurs était fiché par les services de renseignement. Il était donc connu en tant que djihadiste. Eh bien, le deuxième aussi, l'homme vient d'être identifié. C'est, ou plutôt c'était, puisqu'il doit se trouver en enfer. Alors je vous parle, c'était un jeune de 19 ans qui n'avait jamais été condamné, mais était donc fiché pour radicalisation depuis la fin du mois dernier, après qu'il ait tenté d'aller en Syrie. Un fichage qui n'a donc servi à rien là non plus. Et puis le meurtre du prêtre a été évoqué par le pape François en visite en Pologne à l'occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse. Le pape qui a déclaré que le monde était en guerre, comme l'ont encore répété François Hollande ou Nicolas Sarkozy, sauf qu'il ne parle pas du tout de la même chose. Il ne s'agit pas de guerre de religion, dit François, vu que toutes les religions veulent la paix, mais de guerre d'intérêt, d'argent et de ressources. François a également abordé le thème des réfugiés, appelant les polonais à dépasser les peurs et à accueillir ceux qui fuient, je cite, la guerre et la faim. Un discours qui n'a pas dû plaire des masses aux autorités de Varsovie puisque depuis les attentats de Bruxelles, le gouvernement conservateur refuse d'accueillir des migrants en Pologne malgré le programme de répartition des réfugiés mis au coin par l'Union Européenne. Les réfugiés, bah c'est sûrement pas Donald Trump hein, qui les accueillera aux États-Unis s'il devait être élu président en novembre prochain. Trump, qui lui aussi a évoqué le prêtre égorgé avant-hier, pour dire que la France n'était plus la France. C'est profond hein, comme réflexion, on sent l'intellectuel de haut vol là. Il a également déclaré qu'il n'avait rien à voir avec la Russie accusé de vouloir aider le candidat républicain à la présidentielle. Après la fuite de 20 000 e-mails piratés de hauts responsables démocrates, une fuite pour laquelle les Russes sont montrés du doigt, il faut savoir qu'à plusieurs reprises, Trump a exprimé son admiration pour le président Poutine. Certains pensent donc que ce dernier souhaite la victoire du milliardaire en novembre. Pour en revenir au terrorisme islamiste, l'un des objectifs de Daesh est sans doute de provoquer quelque chose qui ressemblerait à une guerre de religion, à un choc des civilisations. Et l'État islamique n'est peut-être pas si loin d'y parvenir puisqu'en Corse, un groupe nationaliste vient de prévenir les islamistes radicaux se trouvant sur l'île que tout attentat qu'ils pourraient y commettre déclencherait une réponse déterminée et sans aucun état d'âme. S'adressant ensuite aux musulmans de Corse en général, le groupe les appelle à prendre position en dénonçant le radicalisme en signalant les dérives chez certains jeunes et en n'affichant pas de signes religieux ostentatoires. Enfin, en football, j'ai pas trop l'habitude de parler des matchs amicaux, mais bon, voir le diable rouge, Thomas Meunier, fraîchement débarqué au PSG, inscrire un doublé en 5 minutes face au prestigieux Real Madrid, c'est quand même pas banal. On appelle des débuts en fanfare, plus qu'encourageant, en tout cas en vue de la saison qui débute. Fun. Fun radio. Avant ah bon, ça Sarah, un point sur la météo. Carlo, quel temps pour demain Eh ah bien, on va dire que demain, ce sera comme aujourd'hui, sauf que ce sera... Pire. Demain. <rire> ce sera demain, okay. Je suis pas Carlo, tu sais, je suis pas encore au taquet, hein. <rire> voilà, c'est comme ça. <rire> Alors, on se retrouve dans une heure oui, c'est le môme qu'on écoute. <rire> c'est ça. Fun. C'est radio. Cuisine Créphel. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 30% sur toutes les cuisines sur mesure. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine.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 It's love. It's love. It's love. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've he's grew Cosmic love gave you something gold So you wrap it all up in Hey, I know. Love Nothing less or so something more. Something more. sur Fun Radio avec le son de Major Laser. Avant de rapporter des cadeaux dans le combien ça coûte place au Sarah Loves on commence par le Love de Kaufman. Oui, ils sont 1 milliard à avoir craqué, à avoir mordu dans la pomme. Est-ce que vous avez deviné de quoi je parle Moi je pense savoir, Mais... ce que c'est informatique, non C'est pas Bien ça Bien sûr. De la ah. marque La marque euh, Apple. Voilà. voilà. Ah. Ils sont 1 milliard à avoir succombé au charme de l'iPhone depuis son lancement en 2007. 1 milliard, c'est énorme. Ah, énorme et il faut se rappeler le lancement, le lancement, on disait bah ce smartphone est trop cher, ce smartphone ne fonctionnera pas et puis en moins de 10 ans, eh ben, ils ont réussi à conquérir le cœur de 1 milliard de personnes. Franchement, bel, euh, beau marketing, belle performance de la marque à la pomme, à savoir Apple. Et moi, c'était mon love technologique euh, eh bien, de ce jeudi. Ok, mais ça ne pèse pas un petit peu Apple en ce moment ah, Alors le smartphone reste quand même le produit vedette de Apple. Bon, c'est vrai que les autres produits sont un petit peu en baisse. On attend euh, le nouvel iPhone qui serait peut-être une déclinaison de l'iPhone existant. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre beaucoup de risques. C'est encore une information à prendre conditionnel D'accord mais il semblerait que ça soit juste une évolution et c'est pour ça qu'ils l'appelleraient même pas euh, iPhone 7 ou iPhone 8. Enfin, je ne sais plus. Où ah, vous ils vont mettre. juste décliner la. Ils le vont le mettre le euh, euh, SE. Ah, okay, Comme ils ont l'habitude ah, oui. de faire en fait. Ah, ils oui, vont toujours ça, Ils vont rajouter <rire> à tout à À un moment donné, ça va tout à la l'iPhone. Laurent, tu as râlé. Mais oui, parce qu'en fait, cette année, donc les JO, ça se passe dans la belle ville de Rio. Ouais. C'est quand même un endroit magnifique. Au ça Brésil. On en avait y plus d'un exactement. Mais apparemment, pour les athlètes, c'est un cauchemar parce que déjà, euh, apparemment, les les, les les, en fait, les bâtiments où ils vont habiter sont insalubres ils sont moches, ils sont vraiment dégueulasses mais en fait c'est la même chose pour la baie où il y aura en fait des computations, computations, compétitions pardon, ouais. euh, de nage il y aura des compétitions de windsurf, euh, toutes les compétitions en fait, de nage libre et tout, et donc apparemment cette baie elle est vraiment très très polluée c'est une catastrophe écologique et sanitaire selon les scientifiques, oh là là. donc ça pourrait vraiment mettre en fait euh, même la santé euh, des athlètes en danger, donc c'est vraiment la catastrophe total et donc moi je me suis demandé euh, comment on a pu accepter et même euh, aller faire euh, bah, de la ville le de Rio faire de la ville de Rio euh, la ville des Jeux Olympiques en sachant que cette baie est quand même très polluée, qu'on y jette des excréments et que carrément les athlètes devront nager euh, dans cette baie la bouche fermée pour éviter de tomber malade, moi je trouve ça quand même inadmissible et, euh, et voilà, il n'y a, ouais. y a pas d'excuse. Moi c'est toujours le cas pour moi c'est pas la cata totale, c'est le caca total <rire> Pour la suite de l'émission ça se passe avec le combien ça coûte au 6322 vous allez découvrir, découvrir à quoi correspond le que j'ai le prix du jour 3 80 on en parle juste après major laser sur Fun radio Is you really with the shit though? shit though? Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka. Girls will be at 30 to pile up. Oh. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Get money. All motherfuckers, let me drop it to the ground like yes, bitch. Yeah. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'll smash shit, yeah. We'll come She a make burger nice, me not even give a fuck She a swan like a sign dollar, where you Take a go do. Take her outside, go smash it, the Avenue Two of my bitches in the club Me introduce them to each other Other, other Managalis, I'm in Stanta forever Girl, please C'est Fun Radio Fun Radio Le son dance floor dance floor Mani beat et c'est le son qui arrive sur Fun Radio C'est le moment de jouer combien ça coûte Le principe est simple, j'ai un prix en tête et vous devez deviner au, au 632 à quoi il correspond. Le prix du jour 3 euros. 80. Kaufmann et Laurence ont posé des questions pour vous aider, si vous avez la bonne réponse pour gagner des jeux vidéo, des packs fun, ça se passe au 63-22. Donc on a une proposition, on l'envoie au 63-22, ouais, bien et ça. puis nous on dit euh, s'ils sont loin, près de l'idée. Euh, Exactement. D'accord. Première question commence, euh, Laurence. Oui. Est-ce que c'est dans un supermarché est Oui. est ça se trouve Est-ce que c'est un objet euh, professionnel ou personnel Personnel. Est-ce qu'on en trouve dans tous les pays Oui. Est-ce que c'est un objet du quotidien Oui. Est-ce que c'est utilisable par les adultes Non. Est-ce que c'est un objet euh, dédié aux petits-enfants ou aux enfants Aux petits-enfants. Est-ce que ça fait du bruit Non. Est-ce que ça a un rapport avec l'alimentaire Oui. Est-ce que ça peut contenir quelque chose Oui. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. On des jeux vidéo, des pack fun et des goodies fun radio à vous faire gagner. Kaufman, euh, est-ce que ça se prépare dans la cuisine Ça se prépare dans la cuisine, oui. Est-ce que c'est en plastique Oui, ça peut être en plastique. Est-ce que ça comporte une tute Une tute Oui. Ouais. Laurence Est-ce que ça peut en fait servir de verre pour bébé Oui, ça sert de verre pour bébé. D'accord. Kaufman Ah ben je. Tu penses avoir trouvé toi? Bah écoute, euh, oui, je pense avoir trouvé. Est-ce que, enfin, je vais confirmer euh, l'idée que j'ai? Vas-y. Est-ce que on met du lait dedans? On met du lait dedans. Effectivement, Laurence, tu as trouvé aussi? Bah je pense. Mais est-ce que ça commence par la lettre B? Ça commence par la lettre B, exactement. Si vous avez la bonne réponse, vous l'avez trouvé tous les deux. C'est bon. <rire> si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322 pour gagner des jeux vidéo, des packs fun, des goodies fun, radio collector. On a vraiment tout, un oui, oui, on a vraiment de quoi vous satisfaire. Si vous aimez les jeux vidéo, vous aimez les goodies, vous rassemblez les deux et on a des très jolis cadeaux à vous offrir, tiens, euh, l'abréviation du mot qu'on cherche Est-ce que ça serait pas Bibi Bibi, oui ça peut être Bibi, <rire> ah, que Bibi Tu m'appelles comme ça maintenant <rire> non, Moi je prends mon Bibi tous les matins <rire> Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322 Je prends un gagnant juste après Imani Donc vous avez le temps d'Imani pour envoyer la bonne réponse 6322, ça commence par un B Bibi, voilà, vous l'avez trouvé Allez, la réponse, ça se passe au 6322, le gagnant Juste après Imani sur Fun Radio Are you ready Jusque.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 Fade entre 17h et 20h, c'est que du fun sur Fun Radio. Just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 I... <laughs> Jean-Motte, le styliste et le le plus connu de la Belgique, est avec nous dans quelques minutes. Nouveauté, new music, découverte Fun Radio. Là, je vous propose de découvrir Liam Summers, C'est un artiste belge. Il est sur Fun Radio. C'est que du fun jusqu'à 20h. On le sur Fun Radio. Et on était dans le combien ça coûte, le prix du jour 3,80€. Et j'accueille Adeline pour savoir à quoi ça correspond. Salut Adeline Bonjour Salut Adeline Ça va bien Adeline Ça va, super, super. T'es en, bon. en pleine forme, ouais, ça va autour de la table, Kaufmann, ça va Tranquille en et En pleine forme, Laurence aussi au taquet, toujours. on recevra en plus un invité David jean dans quelques secondes, ça va être parfait oui pour ça. <rire> elle est déjà là, elle est déjà en forme. Je vais <rire> pouvoir l'entendre dans quelques minutes, elle va être énorme. Adine, c'était envoyé quoi, 6322. Un biberon. Un biberon pour toi, allez, on vérifie. Oh, Belle euh, Bravo, bravo. Gagné. Bravo! gagné, tu repars, tu repars oh, super, avec un pack fun bien, merci. <rire> Bravo Adeline, tu repars avec un pack fun C'est cadeau c'est pour nous, bravo Super, merci beaucoup Passez une bonne, bonne soirée bisous, bisous, bisous Merci pareillement Merci, merci bisous, à bisous ma belle Ne bouge surtout pas, en tes coordonnées, en antenne à suivre le fun beauty de Laurence, on va parler de quoi Laurence Alors on va parler des innovations de L'Oréal, parce qu'ils viennent de mettre un produit qui est totalement inédit et unique dans un gel douche, et donc je vous en parle dans un instant. Très bien, il y aura aussi David Jean-Maud qui sera avec nous, styliste et relouqueur, belle, t'es en forme, David, c'est bon Je suis en forme, fin, <rire> <Romain. rire> comme d'habitude Tout <rire> ça, c'est juste après ce <rire> chrono, ne bougez pas fun. Prenez une bonne dose de fun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 Depuis que les hommes font bien pire que moi, le job s'habille plus en Prada. Oh, le diable s'habille plus en Prada. Oh, les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses doses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada.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 Nie s'habitue plus en prada. Le job s'habitue plus en prada. Les hommes lui ont fait des proches, lui en pris sa femme et ses os. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Deputy on lui a pris son job. Wil élève a dépasser son maître. Wil élève a dépasser son maître. Si y Et passez une bonne après-m' sur Fun Radio, la suite du Sundance Floor, c'est avec Sib. Et notre invité aujourd'hui, c'est David jean -Mode. Salut David. Bonjour à tous. <rire> Comment ça va bien David Je suis en pleine forme. Ah, mais je vois ça, David. En ouais. antenne, il nous a fait le show. J'adore. Tu... Non, j'ai pas fait le show, je Assez... tout <rire> comme ça. <rire> c'est inquiétant alors. <rire> mais non, c'est pas inquiétant. Tu veux <rire> parler d'une école, David, d'une université que tu as ouverte, c'est ça Oui, c'est ça. Donc on a ouvert une université donc avec Christelle Martin qui est juste à côté de ouais. moi. Et euh, donc voilà. Donc ça commence à partir du mois de septembre. Et donc on... les inscriptions sont encore possibles du 1er au 3 septembre. Pour s'inscrire, c'est Pour s'inscrire donc on va directement sur le site internet c'est université-davidjeanmode.com, sans l'accent okay. bien sûr et attention on ne peut pas que s'inscrire, il faut directement passer quand même nous voir pour bien voir sûr. si on est capable ou pas, c'est une université oui, hein. Y tests, oui, oui. Dans il y a des petits tests une université mais à quelle fin euh, parce que vous, avoir un diplôme c'est bien mais savoir ce qu'on va faire c'est encore mieux <rire> et bien pour avoir donc pour être conseiller en images et relooker en même temps, Donc c'est ouais. un David Jermot un Christi, une Christine d'accord du lin, mais en beaucoup mieux vu que il ouais, y a beaucoup plus de matière à savoir. Ok, et toi t'es looker. Hein. Moi ah je suis sur looker à la base okay. et Christelle est conseillère en images et c'est pour ça qu'on nous sommes nous sommes associés pour justement faire des personnes. C'est les nouveaux métiers de toute ouais. façon. Et bien sûr, <rire> tout raison simplement. On en parle un peu plus tout à l'heure. Oui. Là c'est le moment de parler du fun beauty, ça va t'intéresser. Ah, avec L'Oréal. Avec Laurence et L'Oréal. Oui. Nouveautés beauté dans le fun beauty avec Laurence et L'Oréal alors. Exactement. Donc on parle des innovations de L'Oréal. Donc L'Oréal ils viennent de faire un truc de Malades, ils viennent en fait de mettre un produit totalement unique et inédit dans un gel douche. Ah ouais ah bon Alors je peux essayer de vous faire deviner ce que c'est. C'est un liquide qui aide à la digestion. C'est pas très ragoûtant comme ça, mais, euh, mais c'est un fait. C'est quoi comme euh, liquide C'est un liquide qu'on a en nous aussi. C'est de la bile, mais d'un certain animal. Et en fait, ça porte un nom. On l'a déjà tous entendu, mais on ne savait pas que c'était ça. C'est quoi la bile de, de mouton Non. Du musk Non, c'est pas ça. C'est de la bile de bœuf. Ok. Qu'on retrouve aussi dans certaines boissons énergisantes comme le Red Bull. Ah oh non, sérieux. Ils ont mis ça dans les produits ah oui. C'est des glaires en fait Non c'est pas ça Non, non C'est quasiment ça Ouais. ouais. Ah ouais, si c'est des glaires oh. C'est pas tout à fait ça Oh non, mais fait... L'Oréal n'a pas dit Que c'était des glaires Mais je peux vous assurer Que de la pile de, de bœuf C'est des glaires Si, si, si c'est vraiment des glaires bah, Je peux vous le faire Pour moins cher que L'Oréal Mais aussi <rire> Non bah écoutez David, David en fait C'est de la taurine Ah, ah de la taurine. oui ah, bah, bah, euh, De la taurine En fait ils ont mis de la taurine Donc dans les gels douche Et donc ils nous promettent quoi Ils nous promettent D'être plus beau De sentir encore mieux Euh, de vraiment se réveiller le matin et de ah se ouais. sentir revigoré. Ouais. Bref, un peu comme Lewis Hamilton en fait, dans la pub. Donc, on se sent vraiment un mal, un bel étalon et tout. On est vraiment oh. au top. Ouais, David, euh, <rire> il aime bien, je pense. David. Ah <rire> oui, surtout il pour la sang, les L'étalon, il ressemble plus à la poney. <rire> <rire> je fume trop, c'est pas bien. Et en plus, c'est un gel douche 3 en 1 parce qu'il permet de laver le corps, le visage okay. et les cheveux. Donc, c'est vraiment au top. Mais concernant les filles, c'est un peu moins inédit et surprenant. Mais quand même, c'est la nouvelle collection en fait, de vernis Essie Ouais, on de mmh. ici. Et ben ils ont sorti une nouvelle gamme, c'est la, la, la gamme Essi Gel Couture. Ouais. Et donc là aussi c'est quand même pas mal parce que tout a changé. Donc le flacon a changé, le pinceau a changé, la formule a changé. Et donc maintenant on nous promet 12 jours de tenue et de brillance. Franchement, pas mal impeccable ah, c'est vraiment pas mal nickel pour les filles, ça, ouais. et en plus il y a une base protectrice intégrée okay, donc, donc fini les ongles. oui ça n'abîme plus l'ongle comme avant parce qu'avant l'ongle devenait vraiment euh, tout écaillé comme ça Exactement. et ça faisait super tout mal tout écaillé ça, ça devenait jaune et des fois on devait passer des heures à mettre des couches de vernis oh, on, on devait là attendre là on ne pouvait là rien là. faire je sais parce que j'en ai mis <rire> Avant d'aller bizarre je j'ai mis de longs ongles avec des, les bouts rectangulaires. Et je ne vous dis pas, les garçons, si vous avez peur d'autres garçons, eh bien, n'hésitez pas parce que tout le monde fuyait autour de vous. <rire> <rire> donc voilà, donc la gamme nous propose 28 teintes qui sont toutes à tomber par terre. Et le flacon coûte 14,90€, mais donc ça en va. vaut quand ah, c'est correct, c'est correct, c'est correct. c'est un mal. bon vernis. Ah, merci voilà. beaucoup, Laurence. Merci. La suite Avec David Jean-Motte, on va parler du stylier, de de ton école et tu vas donner ton avis sur comment on a habillé Laurence, moi et Kaufman, ok? <rire> Prépare-toi, t'as le temps de suivre pour préparer tes <rire> arguments, c'est parti. This is not for your cries this is all for your lies. Listen up for your mind, you're killing me over lies. du boulot et je vous propose Boosty pour continuer Et notre invité aujourd'hui, David Jean, merci oui, David d'être avec nous C'est moi qui me C'est vraiment gentil. Oh, il est gentil celui-ci. Merci, <rire> si styliste genre. et relooker belge. Tu ouvres une école en ce moment, une université à, à Courcelles. Une université à Courcelles et qui va être terrible parce que ça n'existe pas d'être relooker et conseiller en images en même temps. Donc des, ce sont des nouveaux métiers et qui gagnent très bien. Effectivement. Ah. pour, pour vous ah, en... ça gagne ah, ça. Ça, ça Animateur radio, c'est pas ce qui fait. on peut se faire du 750 euros par jour. Par jour. Oui. Ah, c'est quoi l'URL <rire> Je vous promets, je vous promets, les enfants. C'est quoi l'URL Je vais, je vais m'inscrire. <rire> Université David DavidJanmode.com sans l'accent. Parfait. Et c'est quoi comme cours par exemple il y a quoi Alors, Christelle, dis-moi, dis il dis y a quoi comme cours oh, en fait, il y a plein de modules, donc de l'analyse couleur, morphologie, ouais. coiffure, maquillage, maquillage. morphopsychologie. Euh... Et ah, même y a des cours d'hygiène ah, Carrément il y a quoi oui Et il y a combien d'heures de cours d'hygiène Christelle 18 heures. 5 <rire> <18 heures. rire> UCM entre 8 entre <rire> Non mais, mais c'est pour vous dire que tout est pris Bien en sûr. compte. Ouais, ouais, la, la personne est prise en charge complètement. Ah, mais t'as raison. Et ouais. donc euh, pas l'élève, mais que le, le, le, le, le, le métier doit prendre en charge la personne qui est devant elle. Et donc c'est ça qui fait qu'on doit tout savoir. Ok, David, je te propose de faire un truc maintenant, -y. c'est de juger Laurence, moi et Kaufman sur nos habits. On va commencer par Laurence. Ah. Laurence, c'est style petit blouson et jean taille haute, c'est bien ouais, ça? ça. Oh, oui, c'est ça. La vie, c'est ringard, c'est pas ringard? Non, c'est pas ringard, elle est fun, un peu à la carte à chiant, okay. ah. euh, parce que la taille derrière surtout. <rire> donc, c'est très, très bien. <rire> le petit c'est bien placé. La veste, c'est un, un, un vieux rose comme ça, donc c'est bien parce que ça va aux pauvres chaudes et aux pauvres froides aussi. Ah, donc, même les flamandes peuvent le mettre. <rire> et, et, <rire> elle, nous, elle nous a fait un teint parfait ça il n'y a pas de défaut sur le teint et les cheveux sont un peu comme moi bon c'est les vacances quoi bah ouais c'est parfait on peut garder euh, <rire> avec vous, euh, tout le temps ah ouais, on, on, on <rire> va passer maintenant sur Kaufman Kaufman donc c'est la casquette un petit peu Toujours, tous les jours il y a une casquette hein, ouais. Kaufmann. alors Kaufman c'est notre ami un petit peu dédié comme ça hein, ah oui. fait, donc ah avec bon la casquette bien droite euh, ce qui est bien c'est qu'il ne l'a pas plié ouais. sinon il aurait été à <rire> donc là ouais. la palette elle est bien droite donc très très bien j'aurais coupé un petit peu les cheveux euh, vers l'arrière parce que je ouais, pense euh... qu'ils sont un peu trop longs ouais c'est vrai ouais, Il, il, a il a plus de cheveux donc. Euh... Non. Parfait, on va aller sur moi maintenant, petit blouson. Hein. Alors toi, ce qui est extraordinaire, Dis -moi. Est tu n'as pas quitté ton côté étudiant. <rire> donc il y a un petit côté tanguy Ah c'est gentil, merci. Les lunettes et le petit blouson bleu marine. La seule chose que je peux te conseiller, c'est que quand tu mets un blouson bleu marine, il faut jamais mettre la même couleur au centre. Donc tu mets sur une couleur un peu plus claire. Ok, merci. Donc, David. Pour avoir plus d'éclat. Donc là c'est bleu marine. Avec le t-shirt bleu marine, donc tu fais un peu policier. Ok, oh ouais, c'est pas ouais. mal pour moi. <rire> en fait, ce qui veut dire, c'est que t'es un beau ring, <rire> Non! Je ne me permettrai pas de dire ça parce que c'est pas vrai Tu es très beau Mais ah. tu as gardé ton côté étudiant C'est voilà. bien ce que je dis T'es un beau <rire> oh, oh, oh, Dis-moi David euh, C'est quoi le style pour la rentrée Comment faut s'habiller pour la rentrée Alors pour ne pas faire d'erreur Si vous ouais. voulez rentrer correctement Quelque part Sans avoir un, un avis politique Ni quoi que ce soit Vous vous mettez en gris En gris Vous prenez toute la gamme du gris Du gris clair au gris foncé En ouais. tracite Et sinon vous ne ferez jamais d'erreur Donc vous pouvez faire ça Et toujours une petite touche de rouge Parce que le, le rouge va à tout le monde Donc ça peut être en chaussures, en ceinture. Que ce soit pour les hommes, pour les femmes Et les femmes peuvent mettre du rouge à lèvres Et aussi du vernis à ongles Et le noir pour les personnes qui sont un peu plus fortes non Le noir, pas nécessairement, parce que je si c'est un noir qui brille un petit peu, ça va accentuer les rondeurs. Ou alors il faut vaut mieux prendre des vêtements mat et très linéaires avec une belle coupe, pas trop ajustée, okay. et, et, et comme ça vous allez voir que même les personnes qui sont rondes, eh bien elles vont être très élégantes. Ok parfait, merci beaucoup David d'être avec nous, on rappelle ah, juste avec... ton école. Alors, université davidjeanmode.com sans l'accent, ouais. n'hésitez pas à aller voir les modules, vous pouvez faire une année complète ou vous pouvez directement prendre des modules euh, euh, pendant l'année pour des indépendants ou des personnes qui ont un, un emploi du temps déjà euh, occupé. Pas mal Parfait, merci cas, beaucoup. Merci beaucoup. David. Merci, merci, merci d'être passé David. Passez une, passe une bonne soirée. <rire> une bonne soirée hein. Allez <rire> Pour la suite, on continue avec Kaufman le fun game, David. Oui Alors c'est bon, on, on, on va parler de The Voice Lou. Ah The Voice, on parle qui de jeux vidéo. Ouais, juste après vous, sur Fun Radio. Bonjour Alors euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un.. Euh...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 jump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 ville je t'attends dans le canet ça me fait mal et tout le monde est speed je me sens déroulé le franchement faut changer d'attitude pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes prisonnier et déshumanisé j'ai cru pouvoir tout gagner mais je ne sais pas miser ah non j'ai pas une vie droite mais pourtant mettra on pense que j'accumule les victoires cross oh, i don't wanna be alone i i go back home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 saint arrive sur Fun Radio. C'est le moment de parler jeux vidéo avec Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. The Voice se met maintenant en jeu vidéo Bah oui, quand la télé rencontre le jeu vidéo, on connaît tous l'émission The Voice diffusée sur la RTBF, mais aussi sur TF1. Bien Et sûr. là en l'occurrence, il s'agit de la version de TF1 qui va être adaptée en jeu vidéo. Euh, The Voice, la plus belle voix, est annoncée pour cette fin d'année sur PlayStation 4 Xbox One. Et oui, alors bon. C'est quoi vous, le principe Le principe, il est à peu près le même. Vous avez des juges, vous commencez à chanter en version karaoké. Okay. Si vous chantez bien, les juges se retournent et vous continuez. Si vous chantez pas bien, forcément, les juges ne se retournent pas. Alors, on peut se demander si oui ou non, les juges actuels vont se retrouver dans le jeu vidéo. Ouais. Je ne pense pas, parce que ça coûte trop cher. <rire> tout dépenser en payant les droits. Ouais. Par contre, ce qui est y de sympa, c'est que forcément, eh bien, c'est un jeu qu'on pouvoir jouer avec des amis ça va faire des chouettes soirées d'hiver ouais, les jeux, jeux de karaoké voir. ouais c'est ça les jeux de karaoké et euh, la version de tf1 on va pas se mentir est, est probablement plus ambitieuse que celle de la rtbf et donc il va y avoir du show dans vos salons on vous tient au courant. Parfait, Laurence Mais est-ce que le jeu risque en fait de détrôner SingStar ou pas C'est à peu près les mêmes développeurs qui, qui ah, le ah font, ouais, okay. donc c'est dans la ligne en fait. Okay, ok, donc parfait. Et ça sort bientôt Ça sort en fin d'année. Fin ok, donc le prix à peu près, on le on sait, on on on en le sait en pas coréen. encore. On va savoir quelques, dans quelques quoi Quelques semaines, avant quelques la fin de l'été, je vous donnerai le prix. Oh, c'est gentil ça, merci beaucoup, euh, <rire> merci beaucoup Lou. Pour la suite de l'émission, il y aura le salon sal dans quelques secondes, puis les infos de Carlo. Mais là, je vous propose Bob Sinclair pour la suite du Sound Dance Floor. Après-midi avec Fun Radio et Drake Dans quelques minutes, on parlera du Saral, Salove avec Hoffman et Laurent. Si y en a aussi 5 places de cinéma à vous faire gagner Pour vous inscrire, vous envoyer ciné au 6322 Mais là, il est 18h mmh. Fun Radio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 Hello David, salut à tous. Les Allemands sont très nerveux hein, depuis un petit temps vu le nombre d'agressions terroristes ou simplement dues à de jeunes déséquilibrés. Il y en a eu euh, quelques-unes ces derniers jours. Alors vous pensez bien que lorsqu'un demandeur d'asile algérien de 19 ans s'échappe d'un hôpital psychiatrique en hurlant ⁇ Je vais vous faire sauter ⁇ et qu'on repère ensuite le jeune homme en question dans un centre commercial, ça provoque quelques remous. Hein. Le centre en question situé à Brême dans le nord du pays a été évacué d'Ardar et le demandeur d'asile a finalement été arrêté à la gare centrale. Et reconduit dans son asile psychiatrique. On vit dans un monde dangereux notamment à cause du terrorisme et parce que ce terrorisme permet à des partis extrémistes de se développer en Occident et il est à craindre que l'an prochain l'extrême droite cartonne en Allemagne et puis en France bien sûr avec Marine Le Pen mais dès cette année déjà on risque d'avoir droit à un scénario catastrophe avec l'élection de Donald Trump à la tête des états unis Même que Michael Moore le célèbre polémiste et réalisateur américain affirme dans son blog que c'est lui et que ce sera bien lui le prochain locataire de la Maison Blanche. Il donne plusieurs raisons à cela. Il y aurait notamment le fait que pour de nombreux hommes, l'idée d'avoir une femme au pouvoir serait insupportable. Une femme qui, en doute, n'est pas très appréciée aux états unis Près de 70% des gens interrogés trouvent Hillary Clinton malhonnête. Et puis les déçus du système sont très nombreux hein, aux States comme ailleurs. Une déception qui devrait profiter à Trump. Alors, j'aime beaucoup Michael Moore, mais là, il faut quand même souhaiter qu'il ait tort, hein, parce que les mots Donald Trump et bouton atomique juxtaposés, c'est plutôt flippant. Et Et pendant ce temps-là, en Turquie, la purge se poursuit après la tentative de coup d'état du 15 juillet. Notez que c'est plus qu'une purge, c'est un nettoyage par le vide qui concerne tout le monde, l'administration, l'armée, l'éducation, les médias. Je ne lis pas le nombre de télé, de radios, de journaux qui ont dû fermer définitivement. Accusé de soutenir le principal ennemi du président Erdogan. Et dans l'enseignement, plus de 15 000 profs ont été virés et 1577 doyens d'université poussés à la démission. À la place de la jeunesse de Turquie, je commencerai quand même à m'inquiéter. Les Diables Rouges ne connaissent pas encore le nom de leur futur sélectionneur, mais ça pourrait être quelque chose comme R2-D2, pourquoi pas En tout cas, une société de logiciels gantoise vient de proposer comme candidat sélectionneur un robot Plusieurs avantages à ça, y explique-t-on, c'est qu'au lieu de faire reposer le futur des diables sur l'instinct d'un homme, il faut exploiter le potentiel des technologies digitales. En alimentant le système de toute une série de données, on peut fournir des recommandations fiables quant au recrutement, à l'entraînement, à la préparation ou à la tactique. Et puis, autre avantage, le robot serait un petit peu moins gourmand financièrement qu'un Van Gaal ou un Fernandez et ne serait pas vexé si on devait le virer. Avant le Sarah le Salove, demain Carlo la météo nuageux, nuageux avec quelques toutes petites ondées comme aujourd'hui. Quand qu à Bruxelles, on a été épargné. Ailleurs, je ne sais pas trop. Les températures maximales seront toujours comprises entre 19 et 22 degrés. Prochain rendez-vous info dans une heure. Je laisse en compagnie de David et du son de Drake. Salut. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 70% sur une sélection de cuisine d'Expo. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Are you ready Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance. Dance Floor. <rire> toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son Floor. Let's go, c'est que du fun entre 17h et 20h sur Fun Radio. Baby, I like on your ways front way back way you know that i don't play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 Je vous propose Alice DJ pour la suite du Sundance Floor. Et c'est le moment de râler de Lové, on commence par le Love de Laurence. Alors oui, le film Suicide Squad Je sais pas si vous le connaissez, Coffin connaît peut-être oui, Les films avec les super-héros qui débarquent bientôt là Exactement, ah, oui, en, en fait c'est un film de super-héros Mais qu'avec des méchants Ah, C'est tout les super-héros mais méchants Et donc voilà, ils sont tous réunis dans un film et Will Smith fait partie du casting ah, C'est déjà une belle surprise ouais. Et donc en fait euh, Warner Bros Ils ont décidé de faire une Suicide Squad Party à Miami Et donc du coup euh, bah, Will Smith il a décidé de troquer euh, Pendant deux secondes sa, ca sa casquette euh, D'acteur pour prendre celle de rappeur Et donc du coup il a ambiancé tout le monde ouais. là Et donc on n'a pas les images Mais on a le son Et ça donne Et c'est important en radio D'avoir le son <rire> Là c'est Will Smith qui chante Ouais C'est sa chanson en même temps ouais. Il chante pas mal niveau celui-ci, c'est ah, pas mal hein. Un rappeur, hein. Ah oui, c'est vrai, il en a vendu des millions. Ah, okay. ouais, ouais, Excusez-moi, <rire> je peux <courant. rire> Get Jiggy With It ou euh, Miami, ça a été des ah, Exactement retus, ouais. oui, okay. ouais. Et Donc justement, il en a profité, il était à Miami, donc du coup il a dû chanter son Tube Miami ça ambiançait tout le monde, tout le monde était content. C'était un beau moment de complicité entre les acteurs et pour nous c'était un beau moment de nostalgie, donc moi j'ai levé. Ok parfait, Kaufman, tu as râlé oh, Bah j'en peux plus moi, les stars pour <rire> l'été, elles ne savent plus quoi faire pour se faire remarquer. Moi ouais. je, je dis toujours qu'une star se fait remarquer dans son art, mais je vais Visiblement, Jennifer Lopez, elle ne sait plus quoi faire pour faire parler d'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait celle-ci encore ouais, Elle chante, elle fait l'actrice, ouais. plutôt pas bien, mais bon, ça c'est mon avis. <rire> Et à 47 ans, elle a quand même pas pris une seule ride, donc elle a la beauté pour elle, mais ouais. elle ne trouve rien de mieux que de se foutre à poil à la première occasion. Alors bon, moi, c'est pas forcément toujours pour me <rire> hein. Mais là, elle est encore apparue à moitié nue Dans une tenue balmain, légèrement transparente Et, euh, et en fait, elle ne fait que ça De sa vie, à mettre des photos à, à gauche, à droite, sur Instagram Et j'aimerais plutôt qu'elle revienne à ses premiers amours hein. Même si euh, on l'annonce, c'est pas, pas la question Mais là, ça ouais, ouais. fait trop remarquer et... Mais il y en a qui n'ont besoin un peu de notoriété, toi C'est essentiel pour eux de mais survivre encore T'imagines que toi, tu, tu vas te foutre à poil pour faire enfin, parler de toi <rire> Je suis pas sûr d'avoir le même nombre de like qu'elle, c'est ça le souci, Laurence euh... C'est ça en fait, c'est toutes les, les filles et toutes les stars comme ça qui ont des attributs un peu pareils, un beau fessé, une belle poitrine et tout. Ils et en donc, profitent. Coup, bah, Beyoncé, Kim Kardashian, Jennifer Lopez, elles en profitent, elles en jouent. Et bon voilà, bah à tort. ou pas, Mais Kaufman, euh... il n'en peut plus, tu vois, il en, voit, il en voit trop. Il ouvre Instagram, il en voit trop. Il ne sait plus où lever en fait, Kaufman. Bah oui, je, je râle parce que je ne sais plus quoi regarder en fait. Pour la suite, on parle des places de cinéma. 5 places de cinéma à gagner. Hein. Oui, il va falloir envoyer ciné au 6322, c'est euro par message. Et on a des gagnants avant 20h. Ouais, on vous explique tout ça juste après. Alice DJ, sur Radio Et Jonas Blue pour le Sundance Floor. Et aujourd'hui, on a encore 5 places de cinéma à vous faire gagner. Imagine, depuis le début de la semaine, on vous gâte, on vous chouchoute, on ah vous ouais. dorlote, et d'ailleurs, chaque semaine, on revient avec des, des cadeaux différents. Cette semaine, place au cinéma, puisqu'on a des euh, entrées à vous offrir. On a 5 cinq, oh, cinq places à cinq vous places, offrir ouais. par jour. Vous emmenez qui vous voulez. C'est libre et vous les emmenez où vous voulez puisque vous pouvez aller dans n'importe quel cinéma en Belgique. Ouais. Pour euh, remporter ces places, vous envoyez CINE au 6322. Je répète, CINE au 6322. Et comme d'habitude, si je vous répète l'orthographe, c'est pas, parce que, ouais, pas ouais. parce que je suis très à euh, <rire> sur l'orthographe bien non, que, pas pour ça. mais euh, c'est parce que c'est important pour valider votre participation. Vous envoyez donc CINE au 6322 et dans 1h30, dans aux ouais. environs de 19h40, quelque chose comme ça quelque chose par là et eh bien on vous offre cinq entrées vous pourrez aller voir plein de films hein, on vous en parle depuis le début de la semaine il y, y a des est... beaux films en ce moment hein, Ah il ouais, ouais, y a des très très chouettes films Camping 3 on a Le Bon Gros Géant ouais. de Spielberg on a euh, L'Âge de Glace on a L'Âge de Glace le troisième épisode avec Scrat euh, qui cherche toujours euh, sa noisette favorite <rire> on a euh, évidemment euh, bah, le Independence Day le second épisode d'Ivergence et puis il euh, y a plein de beaux films voilà, et puis vraiment. voilà il y a même Tarzan si vous avez envie de, de regarder un petit peu ce qui se passe du côté euh, c'est vrai De, de la jungle parce que c'est un peu du dépaysement aussi le cinéma on a envie de s'évader pendant 1h30 <rire> pendant 2h de se dire il ah, y a okay. de l'action il y a de la rigolade avec camping il y a vraiment de tout pour ouais, tous les y genres le et être. tu veux que je te dise on ferme le téléphone au cinéma ah ouais, et donc tu déconnectes ouais. de exact. tout Ouais, c'est vrai, tu es en face de la salle, tu profites pendant 1h30 environ pour les films et là tu es bien, donc là on vous offre 5 places de cinéma ouais. Ça ouais, c'est bon. grand seigneur, ah c'est-à-dire ouais. que tu téléphones à tes potes, allô Francis <rire> écoute, tu, tu appelles Marcel, José et Fernand, euh, j'ai euh, 5 places de cinéma. C'est ça, j'ai ce gagné ce soir C'est ma tournée <rire> 5 places de cinéma pour les gagner, c'est très simple, vous envoyez Ciné au 63 22 il y aura forcément un gagnant d'ici 20h Pour le reste de l'émission, il y aura le topito du jour et le topito c'est le top 5 des inventions qui vous pourrissent la vie. Il y a quelque chose qui vous pourri la vie, une invention qui vous pourrit la vie Kaufman. Oui, il y a des inventions qui me pourrissent la vie Il ouais. y a quoi par exemple bah, Genre euh, des certaines ouvertures sur certains produits qui On sont en reparle, trop ouais. difficiles, ah la ouais. boîte de sardines par exemple <rire> La boîte de sardines, pourquoi bon, Parce qu'il faut prendre un, un ouvre-boîte Ah oui, ouais, c'est sympa pourtant, c'est facile bah, ouais. Moi j'ai un ouvre-boîte de 1930 <rire> Ah c'est ça le souci, <rire> t'as tout de 1930, et toi Laurence y a un bah, truc Pareil, euh... les ouvertures, Enfin, moi c'est surtout avec euh, l'eau de Javel à chaque fois que je l'ouvre, à chaque fois que je m'en prends plein de t-shirts et euh, poubelles voilà. Ah c'est pour ça la tête aujourd'hui, c'est pour ah ouais, ça je disais. Party on night awesome. Cet été, tous des... les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maya Carter, Mikosé et Adrien Thomas mix tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en one step. Welcome in the biggest clubbing, clubbing. Parti fun, Party Fun. fun. L'émission club de référence en Belgique, c'est sur Fun Radio. <tiboum>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 Like this You don't wanna be Stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage Singing all I know Are sad songs Sad songs Are sad songs Sad songs Darling All I know Are sad songs Sad songs Profitez, c'est que du fun sur Fun Radio Je vous propose le son de David Guetta. Avant le fun game de Kaufman, place au topito du jour. Le top 5 des inventions qui vous pourrissent la vie. En cinquième position, le film alimentaire. Qui sait utiliser le film alimentaire autour de la table, Kaufman Bah oui, ça va, c'est pas encore trop ah, compliqué. Tu y arrives à le faire, toi Bah ouais. pourquoi recouvrir un plat Ouais, mais moi juste à tirer le truc en fait, juste à le prendre. Généralement, c'est collé déjà au film plastique et t'arrives pas à le prendre. Moi, j'arrive pas. Mais je vais t'apprendre. Ok, c'est gentil, Kaufman. En quatrième position, l'opercule de l'huile ou du vinaigre. Vous en parliez tout à l'heure pour les pour les ouvertures. C'est un peu pareil pour l'huile ou le vinaigre. Il faut ouvrir un petit truc. L'opercule Ouais. Tu as le bouchon Excuse-moi, Jean-Louis. Excuse-moi, t'as le bouchon, normalement. Ouais. T'ouvres le bouchon et t'as toujours un petit truc à tirer avant. Ah, oui. Avant d'utiliser. Et ce truc-là. Et ça split comme et voilà. ça. Et voilà. Et ça éclabousse partout. Ouais. Vous êtes ouais. déjà arrivé, bah, Laurence Bah oui. Pareil, Kaufman. Je me suis jamais fait éclabousser dessus, non. Merci. Et toi, t'es le mec parfait, quoi. Ouais, bien sûr. <rire> Troisième position, le Dodan en voiture. Ah, ça, c'est oh. affreux il suffit il suffit que tu le prennes un peu trop fort à Kaufman toi tu dois le prendre toi ouais, très ouais. fort le Moi, je, je le prends souvent très fort Et ouais. ça fait hyper mal au dos déjà oui je... et puis c'est surtout que le bas de ta caisse elle <rire> bon, prend un coup ouais. c'est ça ouais Laurent mais surtout en plus ici à forêt il y en a plein mais et plein ouais. et ils sont genre gigantesques on dirait que c'est un truc de géant et c'est horrible en voiture ça pète <rire> les amortisseurs J'en sais rien mais c'est des malades <rire> deuxième <rire> position la prise péritel on utilise un peu moins maintenant la prise péritel quoi ça mais c'est toujours c'est parce que c'est Kaufman c'est ce la prise télé ouais ouais la prise télé pour brancher les consoles avant pour brancher les consoles comme ça il y a une prise péritelle mais c'est toujours avec des petites dents à l'intérieur il faut les mettre derrière la télé j'arrivais jamais à mettre les deux ensemble mais menteur t'étais même pas né <rire> mais si je te jure je te disais ça sur la PS2 sur la PS2 il y avait une prise Péritel mmh. ah. c'est bien ça Kaufman c'est mmh. tu sais, une PS2 prise Péritel j'en suis sûr et certain moi je suis pas sûr hein. moi je te la ramènerai d'ailleurs Kaufman si tu peux la raconte je, je, je me souviens plus <rire> mais c'est possible ouais. et en première position les cordons de fermeture des sacs poubelles. alors ça c'est l'enfer mais oui. Bah oui ça craque tout le temps ouais Bah, tu mets quoi, quoi dans ton sac du poubelle Bah, les poubelles <rire> Et ça craque tout le temps bah, chez moi Bah, c'est trop lourd Bah, oui, c'est trop lourd et donc ça craque et hop, voilà, ça, ça reste eh, dans les mains. Eh bah, fais deux sacs poubelles <rire> Merci, Kaufman, <rire> pour le conseil Si vous avez d'autres idées, d'autres trucs qui vous, hein, qui vous dérangent un petit peu dans la vie de tous les jours, allez-y Au 30 44 pour la suite de l'émission, le Ceux qui qui parle pour vos cadeaux et le fun game de Kaufman Oui, on parlera basket on parlera, on se souviendra de la Dream Team qui a marqué les esprits en 1992 Tout ça, c'est juste après David Guetta sur Fun Radio.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 début de soirée, on est ensemble jusqu'à 20h avec le son de Face et Afrojack. Avant le fun game de Kaufman, place au C'est qui qui parle, je vous passe un extrait d'interview, de discours et au 6322, vous allez devoir reconnaître qui parle, on a des jeux vidéo à vous faire gagner, des, des, pa des packs fun, exactement, des packs collector en plus hein. Oui, que vous ne trouverez pas dans le commerce, mais pour ce faire vous nous envoyez votre réponse sur l'identité de la personne qui parle au 6322, c'est un euro par message envoyé Parfait, voici la personne du jour Vous pouvez dire bonjour, hein on n'a pas la machine C'est très court mais voilà Laurence et Kaufmann, vous avez posé des questions pour oui. les auditeurs. On commence par une question, Kaufmann Oui, est-ce que c'est un acteur Oui, c'est un acteur, Laurence. est qu'il est belge Il est belge, effectivement. Est-ce que c'est aussi un humoriste Oui, un humoriste. Là, c'était plus la séquence euh, humour, C'était pas vraiment un film. Est-ce qu'il aime faire des canulars Oui, un grand fan de canulars. Est-ce qu'il fait des caméras cachées Aussi. Est-ce qu'il a joué, euh, par exemple, dans L'Arnaqueur Oui, il a joué dans L'Arnaqueur. Est-ce que c'est un personnage exubérant Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. Est-ce qu'il a joué dans d connect Oui, d connect bien sûr. Est-ce qu'en fait son nom était aussi un prénom Euh ouais, ouais, on peut dire ça comme ça, effectivement. Oui, j'avais pas vu ça comme ça, mais oui. Bonne réponse, on va dire. Alors Laurence. Est-ce que ces canulars ont été diffusés sur RTL TV pendant toute une émission Ouais, c'est vrai, effectivement aussi. Il a fait euh, ses études à Braine-l'Aleu, pour plus d'informations aussi. Alors j'ai trouvé. T'as trouvé toi Il fait des caméras planquées. Oui, il fait des caméras planquées. Bonne réponse. T'as trouvé, c'est sûr et certain. Ouais. Le prénom François. Ah oui, c'est François. Oui, c'est ça, il l'a trouvé. T'as trouvé aussi, ouais, Laurence aussi. Je vous repasse l'extrait pour ceux qui n'ont pas trouvé, attention. Vous pouvez dire bonjour, hein on n'est pas la machine. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. On a des jeux vidéo, des packs fun et des goodies à vous faire gagner. Voilà, que dire de plus Il a joué également dans la famille Bélier avec, euh, avec Luan. C'était vraiment une des, des révélations. Je vous laisse le temps de Face et Afrojack pour l'envoyer. Son prénom, euh, c'est François. Euh, il s'appelle euh, son personnage, c'est François Lambrouille. Hein, on l'appelle comme oui. ça. Mais je ne cherche pas vraiment le personnage. Hein. Je cherche son vrai nom de famille. Donc ce n'est pas François Lambrouille. On me l'a envoyé au 6322. Je ne peux pas accepter ça. Donc envoyez-moi la bonne réponse François11 1, au 6322. Je prends un gagnant juste après Face et Afrojack. Project, donc, ça vous laisse 3 minutes 30 pour jouer. Donc, allez-y sur pour la bonne réponse. Are you ready? Three, two,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 Roulez non connecté.be Une action de l'IBSR et BES Cette semaine chez Lidl 33% de réduction sur les melons quant à loup, soit 99 cents pièces Donnez ces bons melons à votre oncle maintenant parce que plus tard, il sera plus meule de fromage que melon Les produits frais de chez Lidl pour tous ceux qui comptent Fun, Fun Radio Fun, radio. fun le son She's Miss California Mais nie chcę, loin je dois ale nie chcę, cette nie là Pourtant nie chcę, si tout nous oppose Raison, nie chcę, j'hésite, nie je plonge en Superficiel je crois Je ne me vois pas perdu dans un monde qui ne me ressemble pas qui fait d'abbé entre 17h et 20h c'est que du fun sur Fun Radio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 Hey, hey, I hey, uh -huh. say. Du Sundance c'est avec Mo sur Fun Radio. Et on était dans le C'est qui parle J'accueille Assam pour découvrir la bonne réponse. Salut Assam, ça va Allo Assam Tu m'entends Oh, il a raccroché ah, Assam Ah là, là, ah, là, là il, il avait peur Il avait peur, je sais pas. Attends, je vais le rappeler <rire> en direct, on va voir. Ah, ah non, il avait peur, moi je suis sûr, il voulait pas passer à l'antenne. Tu <rire> penses, toi <rire> T'as peur, Hassan <rire> S'il écoute la radio, il va s'entendre. Allez, attention, j'appelle en direct, on va voir. Vous ah êtes en contact là avec là la zéro. Ah ah il a même bah, été pas pas scaché, en fait. Et bien, c'est pas grave, on relance le jeu tout simplement, puisqu'il a pas pu être à l'antenne, donc je peux pas valider sa participation. On relance tout simplement le jeu. Et si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. Attention, qui parle ici Vous pouvez dire bonjour, hein On n'a pas la machine, Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 632 pour un gagnant juste après le fun game de Kaufman. Hey, C'est un euro par message. Oui, un euro par message. On est prêts, Kaufman, comme toujours. Allez. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et on parle de Alors, tous ceux qui aiment le basket se souviennent d'une certaine équipe américaine de 1992, dans laquelle on retrouvait notamment Michael Jordan, Magic Johnson. Enfin, c'était la très très belle époque de l'équipe américaine qui remportait absolument tout, que ce soit les Jeux Olympiques, les championnats du monde. Et devinez quoi bah, Cette équipe sera disponible dans le prochain jeu de basket de référence, à savoir ah. NBA 2K17, ouais. avec l'équipe des états unis de 2016, ça c'est plus ou moins logique. Et donc, on va retrouver un peu ces ancienne star le tout sera disponible le 16 septembre prochain sur PS4 sur Xbox One sur PC sur PS3 Xbox 360 alors amis du Dunk réveillez-vous parce que <rire> ce jeu-là évidemment franchement ils vont en jeter c'était des showmen à l'époque qui aimaient ouais. bien faire le, le show et ça fait du bien de les revoir dans un jeu vidéo qui fait la part belle au bah là Au poignet et et C'est au... comme, comme un peu le FIFA Mais le FIFA du basket Exactement ça, on... Le FIFA du basket C'est ouais. ça comme ça <rire> moi Et moi je suis ah, plus FIFA Que le basket Donc c'est un peu ça le Exactement le truc du jeu. ouais C'est le... le meilleur jeu de basket La meilleure simulation Disponible sur le marché Très bien et ça sort quand Ça sort le 16 septembre Avec un prix On le sait toujours pas non plus ça sera 40 euros, euros. Aux alentours de... Non, c'est quand même plus cher, c'est ah ouais 64,99, ouais. Ah oui, euh, ça tape dur quand même. On peut, <rire> on peut le trouver chez Smartoys, Bien ça. sûr, ou sur smartoys.be. Parfait. Pour la suite de l'émission, je vous propose Mo pour le son d'espoir. Et là, c'est le meilleur moment de la Hour avec Audrey. L'Happy Hour. Est parti se dorer la pilule au soleil, mais elle vous laisse de petits souvenirs tous les jours. Écoutez, vous avez vu un fou avec le mec qui s'est complètement fracassé parce qu'il avait trop bu. Genre, non. il a fait un truc de malade. En gros, le mec il avait euh, trop picolé, uh -huh. d'accord. Et puis le lendemain il s'est réveillé, et il a appelé les flics pour dire qu'on lui avait volé sa voiture. <rire> mais c'est pas seulement ça qui est drôle, c'est que le gars en fait il avait oublié tellement il était bourré qu'il avait garé sa voiture dans la rue derrière. Oh et non, genre pas euh... comme d'habitude devant <rire> chez lui. Il s'est trompé de rue parce qu'il était à l'ouest et il a appelé les flics et en fait quand les Les flics ont débarqué, ils ont dit :« mais monsieur votre voiture elle est dans la rue derrière chez vous quoi c'est vraiment la honte internationale vous avez déjà fait des trucs du genre ou pas euh, moi ouais, tu... ça fait une semaine là, que je garde ma voiture dehors, parce ouais. que je, je la garde plus dans le garage Ah bah, non, mais attention parce que Sandro maintenant une nouvelle voiture, il a eu une promotion, alors ça y est ouais. monsieur roule en 4x4, et ouais. alors c'est devenu son ça rentre plus dans le garage ça plus, hein. Et, et du coup je la mets dehors, mais à chaque fois quand je ressors de chez moi, ouais. je pars dans une direction je marche, je marche, je marche et c'est pas me... la bonne, mais c'est pas là que je l'ai et chaque fois j'ai, même là tantôt, je, je sors de Chez moi je dis mais je l'ai garé où Et alors je fais pendant 10 minutes le tour du 10 caractère. minutes, ah t'as pas l'air con en plus dans ces gars là. Et le pire c'est que Sandro lui il fait ça à jeun. C'est pas comme euh... le mec qui avait vu un coup de trop, c'est ça le problème. <rire> Toi Kékek t'as déjà eu un truc genre en mode bourras c'est du. t'as euh, fait une ouais, connerie Ouais tout à fait, bah c'était le jour où l'Espagne a gagné la Coupe du Monde. Euh, N'importe quoi oui. Et en fait j'étais là-bas sur place Et tous tout, tout, tout les bars donnaient de l'alcool gratuit ouais. Et finalement je me suis à 3h du matin Dans la mer en disant C'est chez nous, c'est chez nous Et bref les parents sont venus nous récupérer de la non. mer bah, si, on Mais non, mais dans bouger. la mer en mode t'étais habillée ou t'étais à poil euh, J'étais habillé. T'étais habillée, oh, habillé. Attends la ah décence bon bon bon de ouais. garder son pantalon ouais, voilà, Merci ça fait plaisir <rire> On a eu des réactions sur la page de l'émission à Avec Audrey Allison qui dit moi c'était en France Il y avait un tableau où si tu battais le record de shot Tu gagnais ton nom sur le tableau Et 4 bouteilles de vodka j'ai battu le record. 48 verres en moins de 2 minutes. 48 48 verres mais c'est ah dangereux. Oui, Et hey, les gars, euh, l'alcool avec modération hein. 48 verres en 2 minutes, oh vous êtes des malades. Il y a Mathias qui dit "Moi je me souviens plus de ma cuite, seulement m'être réveillé un matin à côté d'une vache dans un champ, ça faisait un peu very bad <rire> <rire> Salut Marguerite, comment ça va hey, bonsoir. <rire> Et bonsoir. moi aussi, j'ai déjà eu ça en mode bourrasse hein. je me suis réveillé mais pas dans le bon lit. Hein. Ah ouais. Et ça, c'était pas drôle. Mais avec ouais. qui Alors, on m'avait fait une vanne, mais ça n'a rien de drôle du tout. En gros, j'étais complètement bourré, voilà, ouais. on va le dire comme ça. Et euh, mes potes m'ont fait une vanne, en gros, ils ont fait venir une meuf qu'ils ont payée. D'accord Moi, j'étais dans mon lit en mode complètement à l'ouest je me souvenais plus de rien. Et ils ont payé la fille pour qu'elle reste à côté de moi la nuit et qu'elle me fasse croire au réveil qu'il s'était passé des choses. Je me suis réveillée. À côté de la fille, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai pas pu faire un truc pareil. Et elle a commencé à m'expliquer la soirée en disant, en tout cas, merci pour ce bon moment commencer à flipper ma race c'est pas possible j'ai pas pu me taper une meuf c'est pas possible même bourré, non c'est pas possible pas. mais non mais sordrou imagine toi tu te réveilles à côté d'un mec enfin déjà euh... tu sens l'arrière pour voir si tout va bien je vérifie si, tu... <rire> si tout le monde est encore là enfin, voilà, franchement c'est traumatisant merci à mes potes pour cette vanne je m'en souviendrai toute ma life en tout cas bel été et rendez-vous à la rentrée avec la P hour dès 17h sur Fun Radio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 Song. Oh, so don't let this be our final song oh, So hear me out before you the night is over. I want you to know that we gotta, get me on So don't let this be our final song Baby, when we were young, there was nothing to make believe And the songs that we sang, they were written for you That's what I hear when you're by my side yeah, that's what I hear Bienvenue, si vous venez de vous pencher sur Fun Radio, le son Dance Floor continue avec Mom. Et on est dans le jeu du Siki qui part, j'accueille Clément qui est avec nous. Salut Clément Bonjour, ça Salut. Va... Clément Ça va bien Clément Ça va et vous Ouais, ça va impeccable, dis donc, t'es sur la route là ou quoi euh, Non, je travaille. Travaille où Je travaille dans les champs. Dans les champs Ah, tu es sur un tracteur on oui, y va, là. Mais non, non euh, bientôt, Tu pas sur un tracteur, non. quand même. À 17 ans, ouais T'as ah ton permis ouais. T'as ton permis tracteur Oui, j'ai mon permis, oui. Oh, ah putain, ouais. on peut avoir le jeune, non On peut avoir le permis tracteur en étant mineur. Euh Oui, oui, mais on passe... À... À neuf mois On passe la théorie C'est comme la baignole en fait Ah d'accord C'est comme la voiture C'est sympa ça Pour sortir en boîte de nuit Tu prends le tracteur aussi ou pas On est Allez Clément Je te repasse l'extrait Après tu me donnes la réponse Voici l'extrait Voilà l'extrait on a entendu très bas Mais c'est quoi la réponse Clément Dis-moi tout François Damien Pour toi c'est François Damien C'est ça Clément Oui François Damien c'est pour toi Attention on vérifie Clément Bravo, bravo, bravo Clément C'est une bonne réponse, il gagnes un pas fun Clément, bravo Merci beaucoup De rien, avec, avec grand plaisir. plaisir Et fais attention quand même avec le tracteur, même s'il n'y a pas de route, Et <rire> il y a un champ, il faut, il faut respecter quand même le champ, ok Alors pas de soucis, Bisous, bisous, bisous Clément, Allez, on prend oui, tes coordonnées en antenne, ne bouge surtout pas Kaufman a toujours des places de cinéma à faire gagner hein. Bien sûr, vous envoyez euh, ciné, là il reste euh, quoi Une grosse grosse demi-heure, mais c'est maintenant où c'est... Pratiquement jamais. Hein. Ouais, ciné au 6322 pour gagner 5 places de cinéma. Il y a des beaux films en ce moment, Camping 3, on a, Camping a parlé. Camping 3, L'Âge de glace, euh, 3ème épisode, ouais. y a le remake de Tarzan, il y a euh, bah, Independence Day, Divergence, il y a Le Bon Gros Géant de Monsieur Spielberg. Bref, vous ne manquerez pas d'occupation, vous pourrez les utiliser pour vous, vous pourrez y aller entre amis ou avec votre famille. Vous envoyez ciné, C-I-N-E C -I -N -E, 6322, c'est 1 euro par message. envoyé, ciné au 6322 pour 1 euro le message. Nous, on vous souhaite bonne chance. C'est avant, euh, bah, bah, avant 20h, ouais, tout près de... Dans moins d'une heure, ouais. ouais c'est ça, tout près de 19h30, 19h40. Je vous donne un petit tuyau là. et eh bien, l'un d'entre vous aura ses 5 places, ça sera gagné, ça sera banco, il pourra aller euh, s'amuser tout seul ou euh, entre amis dans ces salles obscures. Et croyez-moi, j'y ai passé le week-end, on y est bien, il y a de l'air conditionné, on peut manger du popcorn <rire> <à> 20, <rire> et même des glaces aussi. Euh. Donc vous envoyez ciné au 6322, il vous reste moins d'une heure, ciné au 6322, là il est 19h. Fun Radio. Commandez ce soir avant 22h30 et déjà livré demain chez vous C'est possible sur vandenborg.be Vandenbor, la confiance 19h, les infos c'est avec Carlo, salut Carlo Hello David, salut à tous Je vous disais à 18h que pour le réalisateur américain Michael Moore Donald Trump serait élu président des états unis rappelons quand même que Michael Moore est plus spécialisé dans le documentaire que dans le film d'épouvante, on n'est donc pas obligé de croire sur parole Surtout que Barack Obama, lui, vient de promettre que c'est Hillary Clinton qui serait élu. Bon, lors du discours qu'il a prononcé devant la convention démocrate à Philadelphie, il pouvait évidemment pas tenir un autre langage non plus. Hein. Bref, se disant optimiste quant à l'avenir des états unis Obama a estimé que l'ex-première dame était la seule candidate qui croyait en cet avenir, la qualifiant de leader avec des projets concrets pour éliminer les barrières et donner plus de chances à chaque Américain et de rappeler aussi son expérience dans les affaires de sécurité nationale. Je sais qu'ilary n'arrêtera pas tant que Daesh ne sera pas détruit, a-t-il lancé. Elle ira jusqu'au bout de la mission et le fera sans recourir à la torture et sans interdire à des religions entières d'entrer sur notre territoire. Fin de citation. Une petite pique euh, évidemment à l'adresse de l'intransigeant de Trump. Avoir été condamné plusieurs fois pour conduite en état d'ivresse n'est pas un motif suffisant pour se voir refuser un port d'armes. Et là je ne parle plus des états unis mais bien de notre petite Belgique et de l'arrêt du Conseil d'État évoqué aujourd'hui par le journal de Tade. Récemment, un chasseur s'était vu refuser une autorisation de port d'armes, sous prétexte qu'à plusieurs reprises, il s'était fait choper bourré au volant. Mais rien dans la législation actuelle n'interdit à ce genre d'individu de posséder un port d'armes. Notez que c'est peut-être une bonne chose pour les sangliers, à tout compte fait, parce qu'avec 2 grammes d'alcool dans le sang, ça ne doit pas être évident de viser convenablement. À propos d'alcool, la brasserie de la mort subite va tenter ce samedi de battre le Du monde de tournée générale, un record qui est actuellement de 1200 personnes. Et vu que l'an dernier, lors de la précédente journée brasserie ouverte, ce sont plus de 3000 personnes qui s'étaient rendues sur le site de la brasserie à Cobbe Game dans le Brabant flamand, ben, on voit pas pourquoi ce record ne serait pas battu. Cette visite euh, gratuite aura donc lieu samedi entre 10 et 18h, mais on pourra faire autre chose que picoler hein, et notamment déguster des mets typiquement bruxellois en profitant de concerts d'ambiance. Enfin, en tennis, David Goffin affrontera le français Gaël Monfils au troisième tour du Masters Mine de Toronto. Goffin qui n'a pas trop transpiré face à l'américain Sam Query, vu que ce dernier a abandonné après moins d'une heure de jeu. A noter que le Liégeois n'a jamais affronté Monfils sur le circuit ATP. Gaël Monfils qui est en forme, vu qu'il vient de remporter le tournoi de Washington. Fun, Fun Radio. Dans quelques minutes, c'est le jeu du blackjack. Pour vous inscrire, vous envoyez jeu au 30-44. C'est 50 centimes par message. Mais là, on fait un point sur la météo. Quel temps pour demain, Carlo Demain, les températures seront toujours comprises entre 19 et 22 degrés. Toujours pas mal de nuages également. Et l'une ou l'autre petite ondée isolée au programme. Voilà, tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain à midi et vous laisse en compagnie de David et du son de Maume. Salut Cuisine Créphel. Plus que quelques jours pour profiter des conditions soldes sur tous les modèles de cuisine équipés sur mesure. Cuisine ma cuisine Fun Radio Fun Radio Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son d'Dancefloor. Tout l'été 17h20, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. So this Cosmic love, gave you something gold. It all up and take it Suddenly sorry Suddenly feel. You're free now So real. Suddenly sorry Suddenly sorry You're free now You're all you have to give The unknown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 Début de soirée avec Fun Radio, le son Dance Floor continue avec Hera et Stréfi qui débarque. Dans quelques minutes, c'est le pourquoi du comment et le fun game de Kaufman, mais là, c'est place au Blackjack avec Fouad qui est avec nous. Salut Fouad Salut Salut, fouad. salut tout le monde Salut Comment ça va Fouad Ça va, ça va bien. En pleine sens Tranquille. Tu fais quoi de beau Euh, je suis en train de prendre un petit apéro avec des copains oh, et... Sympa ça, sympa, et t'invites pas non plus hein. Et donc, faut goûter un petit peu, Fouad Ouais, ouais, pourquoi pas ouais, <rire> Bienvenue au centre hein. Allez, ben pour jouer au jeu du Blackjack Je te dévoile des oh, cartes okay. une par une Pour dévoiler une carte, T'as qu'à me dire encore Et si la somme des cartes est comprise entre 18 et 21 Tu gagnes un pack fun Mais si tu es à 21 piles, tu gagnes un jeu vidéo D'accord, Fouad Ah, super, ça, ouais, ouais, ça Allez, va, ça va, okay. Attention, première hein. carte Première carte, okay. c'est un 6 Ça fait 6. Euh, <rire> ça plus, fait 6. Plus, ouais, plus. Plus, on continue, bien sûr. 1, 3. 6 plus 3, 9. 9, on continue. Plus. Ok, plus. 1, 2. 9 plus 2, 11. 11. Ouais, t'es bien parti pour on faire jet ouais. ouais, plus. Plus, ça plus. Un 10. Voilà. Uh, 21. Uh, wow. 21 wow. Ouais, oui, super. Ça. Donc c'est le jeu vidéo, ça <rire> Oui, c'est le jeu vidéo. Uh, Bravo, ouais. c'est le jeu vidéo. Ça. Et on va ouais, parler avec le vidéo. Quel jeu on va donner, Koffman T'as une PS4 Non, on Euh, non. non J'aurais bien aimé euh, en avoir une PS4. <rire> T'as quoi comme console Un PC un PC ouais un, ouais, PC un PC, ouais. Et ouais, bah, ouais. ouais, ouais. un PC. On Techno... va t'offrir Technomancer sur PC. C'est un RPG de science-fiction qui offre aux joueurs des combats très dynamiques, s'articulant autour super, de 4 arbres de talent. Bref, tu vas pouvoir t'amuser et faire des choix ouais. moraux très délicats à faire. Voilà, parfait okay, pour toi, super. Foy. Allez, une bonne soirée hein, et, et bon apérofoie. Merci, <rire> merci. merci Avec Ciao modération à. Avec modération L'apéro fois N'oublie pas Pour la suite Le pourquoi du comment Laurence. Pourquoi on a des cloques Ah, bonne euh, bonne question Ça va répondre ouais. dans quelques minutes Que fun game, Kaufman On parlera de la NX On continuera à en parler euh, Après ce qu'on a dit hier oh, Très bien Tout ça c'est juste après Era et Sur Fan Radio <musique> Then this is buns, bun, dun, dun Bet you wanna taste it, bun, bun Next to me, next to me Pérolaïque débarque sur Fun Radio Il vous reste moins de 30 minutes pour gagner 5 places de cinéma. Bah oui, on va vous sauver, hein, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, ou que vous avez envie <rire> ouais, de passer sûr. une chouette petite soirée, ouais. en plus en invitant euh, tous vos amis, en leur disant « Allô, c'est pour moi, ce soir, je vous invite. <rire> » Et que bah, vous êtes connu pour être le radin de la bande, ou celui qui n'a qui, qui pas envie d'inviter. Ouais. Eh bien, nous, on va vous donner les moyens de le faire, pour une fois. Allez, on va être gentil, on va vous offrir 5 places de cinéma. Vous avez bien entendu 5 places de cinéma pour les remporter. Vous envoyez « Ciné, C-I-N-E, au 6322, c'est 1 euro par message envoyé. » Et puis, euh, c'est tout. Pas besoin de répondre à une question. Non, Pas non. besoin de euh, s'y connaître en cinéma. Juste envoyer un SMS. Et nous, on vous rappelle dans quoi euh, Un une quart d'heure, 20 minutes Ouais c'est ça, une petite demi-heure, exactement. envoyez demi ciné voilà. au 6032, Un euros par message. Ciné au 632, Il y a vraiment des très bons films à l'affiche. On l'a répété ouais. toute la semaine. Il y a Camping 3 à l'âge de glace également qui Troisième est sorti. Épisode, ouais. Troisième épisode. ouais, On a euh, un film de Spielberg aussi. Oui, on a Le Bon Gros Géant. Ouais. On a euh, Tarzan qui revient euh, euh, dans les salles de ciné. On a Une Day, deuxième épisode. Il y a C'est y assez plein, rare d'avoir ouais. une semaine aussi fournie en films de qualité Donc allez-y, ciné au 63-22 Il y a forcément un gagnant d'ici 20h Ça se passe dans moins d'une demi-heure Donc allez-y, ciné au 63-22 Pour la suite, ça se passe avec le pourquoi du comment, Laurence Pourquoi on a des cloques Pourquoi on a des cloques, cloques Kaufman, le game euh, Parce qu'on va parler de la Nintendo <rire> Enix <rire> La Nintendo qui va sortir bientôt, ou la Enix hein Elle sortira euh, l'année prochaine, je pense ouais. Et on a plus d'infos à vous donner D'ici quelques minutes, ça se passe juste après Justine Timberlake sur Fun Radio de vos weekends ou elements. les paques de main on a un grand barbecue hein Et alors ah bah, il faut pas se coucher trop tard bah, pourquoi euh, parce que si on veut être enfant, faut qu'on aille au lit Oui <rire> Laïoli qui donne du goût à la, la voilà De vos à table Fun radio Fun radio Fun, radio. Fun radio. When The leaves turn brown I watch they burn across the sun and above the clouds The sirens clear I'm ready to fall.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 You save me, I save you, a miracle that was meant for two.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 Vous allez passer à table. Nouveauté Nouveau Fun. New Music, découverte Fun Radio. Découverte. Je vous propose une nouveauté les frères Dimitri Vegas et Like Max et uniquement sur Fun Radio, ça s'appelle Stay Why When these stars start to fall, you love me,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 Are still on the run, never had enough, never catching us. Just be all you need This life, all This life is all we know This life is all we know Made it way past broken hearts Won't you stay a Stay a We are still on the run Never had enough Never catching us us <laughs>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 Je vous sers The Chain Smokers pour la suite du Sundance Floor. Down, down, down, down. Il y aura le fake game dans quelques minutes, mais place au pourquoi du comment avec Laurence Pourquoi on a des cloques Ah et alors Bah on les appelle des cloques, des cloches, des ampoules On les appelle un peu comme ouais. on veut bah On en a déjà tous eu, ça fait mal Les filles on en a quand on porte nos nouveaux escarpins On est toutes contentes, <rire> on est toutes fiers, On rentre à la maison Et on voit les dégâts on est beaucoup moins contentes Les garçons, vous en avez quand Quand vous cuisinez peut-être euh, Non, Donc, on fait non. du sport euh, sans chaussettes Ah bah oui, exactement Ben Non, c'est vrai, ah, pas frottement vrai. Exactement. En fait les cloches ça vient exactement comme Kaufman a dit Quand on, on fait des frottements Quand il y a des coups de soleil, quand il y a des brûlures Bref, bah, ça peut venir de plein de choses différentes Et donc en fait c'est quand la peau se sent agressée Elle développe un mécanisme de défense ouais. Qui est la cloche en fait Et donc la cloque des fois elle est remplie d'un liquide Et donc ça c'est le plasma Ouais c'est dégueulasse ça c'est dégueulasse ouais. mais bon C'est comme ça <rire> Et euh, la cloche ben, bien qu'elle soit moche, douloureuse parfois Elle a une fonction quand même bien particulière Donc c'est en fait un rôle protecteur Qui est entre En fait c'est une protection entre l'agresseur Donc ouais. euh, par exemple l'élément chimique Ou euh, la brûlure ou euh, ben, le truc chaud okay. quoi, Et les tissus Ouais, c'est pour, en fait, pour nous protéger. Au exactement, final. donc cloche ah ouais. c'est gentil. Ouais mais c'est mal. ouais, gentil, <rire> faut pas la maltraiter. Est-ce qu'il faut la percer Non, parce qu'on peut avoir des infections qui peuvent parfois devenir très très graves. Donc voilà, vaut mieux la laisser s'atténuer toute seule. Souvent Bénine, elle part toute seule et sinon, ben, on, on va à l'hôpital et on fait des pansements et, et voilà. Ouais, ça fait quand même mal. Quand on marche avec ça, je veux te dire que tu, tu boites. <rire> oh, ah ouais, donc moi je connais un gars, il a eu une, une ampoule un jour et il s'est retrouvé amputé le lendemain. <rire> c'est vrai Non. <rire> il m'a fait le mal. Peur, le fake game dans quelques minutes. La Nintendo, c'est ça <rire> Oui, on parlera de la NX dont on vous parlait hier et on a eu des nouvelles infos qu'on vous communiquera un peu en primeur. Et c'est dans quelques minutes que ça se passe pour gagner des places de ciné Vous envoyez vite 632. De... le mot ciné c'est ça y a 5 places à vous offrir <rire> c'est un euro par message tout ça c'est juste après une chez Smokers sur Fun Radio <musique> Accompagne jusqu'à 20h, c'est que du fun avec Galantis et le son de No Money. Last of Fun Games de Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. La nouvelle console Nintendo. Oui, la NX, décidément, chaque jour apporte son lot de nouvelles sur cette nouvelle console qui devrait théoriquement être dévoilée au grand public en septembre. Okay. Hier, on vous parlait du fait qu'elle était sans doute console portable, mais qu'on pourrait la rattacher à la télévision pour jouer directement et à la fois sur la télé. Et puis quand vous partez de chez vous, vous l'emportez avec et là, vous jouez sur, un, sur une, une vraie console portable. Ce qu'on a appris aujourd'hui va dans cette, dans cette direction puisque. L'ANX, c'est son code, ouais. sera sans doute compatible avec les jeux mobiles Nintendo. Autrement dit, les jeux que vous téléchargez avec votre GSM, du genre... Pokémon du... Go voilà exactement et <rire> eh bien vous pourrez y jouer sur cette console il y a aussi les, les Mi le jeu avec les Mi Mi Moto ouais. euh, celui-là aussi serait compatible donc on sait que Nintendo va se diriger vers le développement de jeux mobiles et donc en fait toutes les pistes convergent ah mais c'est fort là quand même c'est cool ah oui ça veut dire que là qu parce pourra... que là ça va être très très fort comme console ah, parce oui. que, En plus ça va être une console de salon une console portable puis en fait les trucs du GSM bah, ça va devenir la console maintenant ouais, exactement donc tableaux, là ouais, ouais. ils sont très très forts la Nintendo ah, j'adore ça là j'aime bien ah, oui, là. oui ça ça te plaît hein <rire> il ouais, n'y a que d'autres comme info bah, voilà c'est l'info principale ah, et euh, forcément en annonçant ça ou en tout cas en laissant passer un petit peu ouais. l'information et n'en démentant pas et eh bien Nintendo comme on continue à mettre de l'eau à son moulin et tout doucement mais sûrement on commence à comprendre de quoi la NX la future console de Nintendo sera faite mais les vraies informations les officiels en tout cas seront données en septembre prochain ouais mais on est quasiment sûr que ça c'est des vraies infos si moi je le dis oui ouais, ce... <rire> franchement <rire> honnêtement on est quasiment sûr mais ça va être vraiment la console de l'année prochaine ça. Hein. Si tu le Dit, je te pense, ouais, c'est oui, toi le spécialiste. Ça va ouais. détrôner, je pense, euh, les PlayStation tu ah, voir, oui. sur les consoles portables. Carrément. Je sens, bah oui, les PSP ça se vend plus. Non, oh, oui, ah oui, de, de, de, tu veux dire au niveau oh, des consoles oh, ouais, portables. Au niveau ah, oui, des consoles ça, oui, je pense sûr. que ça va être vraiment la meilleure console, Laurence. T'es devenu vendeur chez Smartoy. Ou... <rire> je suis en train de mettre mon CV en fait. <rire> depuis, depuis début juillet, je suis en train de mettre mon CV, il veut pas de moi, lui. <rire> tu embauches pas chez Toys un petit peu Non, pas pour l'instant. Ah, ça embauche pas, donc tu sais Non, en tout cas, pas des gens comme toi. Qui pour la suite, on a toujours des places de cinéma. 5 places. Oui, 5 places qu'on va vous offrir là dans quelques minutes. C'est plus qu'une question de minutes donc deux secondes finalement vous envoyez vite ciné au 6322 c'est un euro par message on n'a pas une pas deux pas trois pas quatre mais bien cinq places à vous offrir ouais. c'est maintenant que ça va se passer 6322 c'est un euro par message envoyé et là vous allez régaler votre entourage Vous n'avez pas envie de régaler C'est pas grave Vous pouvez y 5 <rire> fois tout seul Également dans le cinéma de votre choix ouais. Ou le film de votre choix Il n'y a aucune contrainte Aucune limite C'est maintenant que ça se passe 63-22 Vous envoyez ciné Voilà on développe tout ça Avec les films à l'affiche Juste après Galantis sur Fun Radio Sorry, Dancefloor continue avec Calvin Harris et Rihanna. Il vous reste moins de 5 minutes pour gagner 5 places de cinéma, Kaufman. Bah oui, en plus, avec ces places, vous pourrez aller voir euh, les films dont on vous a parlé aujourd'hui. Ouais. Euh, mais ce qui est bien, c'est que c'est différents genres, différents styles. Alors, tu prends Camping, c'est la comédie euh, familiale. On oh, rigole bien en famille, tout oh, ça, ça rigole bien, vraiment. Qui va te faire passer un bon moment. T'as le film euh, d'action, d'aventure, genre Tarzan. Ouais, t'as ouais. le film un peu science-fiction avec qui n'est pas Day euh, Divergence. T'as le film d'animation qui va plaire au grand comme au petit avec le bon gros géant. T'as euh, aussi, euh, si t'as envie de. Qu'est-ce si que t'as d'autre Ah oui, t'as l'âge de grâce <rire> <rire> c'est ouais, enfin famille, famille hein, parce que Scrat, il me fait bien rire. <rire> c'est ouais, pour les grands et les petits. il oui. y a vraiment pour tous les genres. Bah oui, tous les, les grands, les petits. Franchement, cette semaine, vous êtes bien tombés Et euh, si vous avez même pas envie d'aller au ciné, vous savez quoi Vous pouvez les utiliser un peu n'importe quand, ces places de ciné, bien et sûr. dans n'importe quel ciné en Belgique. Ouais, tous les Vous si y allez, vous donnez la place de ciné, vous dites, c'est fin radio, nous, on s'occupe <rire> de tous Ces cadeaux, c'est pour nous. Vous envoyez le ciné au 6322. Maintenant, c'est la dernière ligne droite ciné au 6322. C'est un euro par message et comme dit le proverbe qui ne tente rien n'a rien voilà un effort sur les proverbes aujourd'hui <rire> Ciné au 6322 je vous laisse le temps de Calvin Harris et Rihanna pour jouer c'est à dire 3 minutes et 36 secondes exactement pour envoyer Ciné au 6322 Ciné au 6322 il y a un gagnant dans moins de 5 minutes donc allez-y jouer c'est pour la famille c'est pour les amis si vous êtes en vacances c'est parfait vous pouvez y aller même 5 jours par euh, ouais 5 places vous pouvez y aller tout seul donc lundi, mardi, mercredi, jeudi Vendredi aussi. Oui. Il est formidable ça y oui. est, est Il est, est, est <rire> fin <full> option ce <rire> gars-là. <rire> Je suis polyvalent comme garçon. Donc envoyez ciné au 632 un gagnant juste après Calvin Harris et Rihanna. Prenez une bonne dose de fun ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée. Du son Dance Floor sans arrêt sur Fun Radio. Fun Radio.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 Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Vendadle ahí, ahí, moviéndote esos mí. No importa idioma ni el país, llamonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, a mí vamos a darle, rompeando y bebiendo a la vez. tú. Te lagayo te daré una noche llena de Me voy acercando hacia ti, y te digo, tu a bielo Escúchame, mami. Yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo, siento algo por dentro.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 C'est Sigala qui prend le relais sur Fun Radio. Et là, c'est le moment de découvrir qui a gagné les 5 places de cinéma. Et j'accueille Sébastien qui est avec nous. Salut Sébastien Salut Salut, Salut. Comment ça va Sébastien Ça va très bien et vous oh, En pleine forme, on est en pleine oui. forme. Le soleil est revenu est sur Bruxelles donc c'est bon, on est en pleine forme. <rire> Dis-moi Sébastien, t'as envoyé quoi sur Ciné Ciné On vérifie si t'as bien envoyé Ciné, attention. Belle une... une... ah, bravo Sébastien, c'est gagné. Tu repars avec 5 places de cinéma. Oui, 5 places de cinéma. Hein. Tu vas y aller avec qui, tu sais déjà bah, Avec la petite famille. Ah. Et vous êtes combien Ah, on est 4 pour l'instant vu qu'il y a un petit 9 mois donc tu peux pas encore aller au cinéma. <rire> bah tu sais quoi la dernière place on va venir avec toi. <rire> non pas de soucis, On pas de va t'accompagner, on va faire le commentaire pendant le film, tu vas voir, ça va être super. <rire> <La compagne rire> à avec toi. Bravo à toi Sébastien Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Bisous, bon à, la soirée. La bisous à la famille. Bisous à la famille. Bisous. On prend tes coordonnées hors antenne. Bonne soirée, Kaufman. À demain. À demain. Bonne soirée, Laurence. Bisous à demain. Pour la suite, ça se passe avec les meilleurs moments de la Pi Puis à 20h, partie fun. Nous, on se retrouve demain dès 17h. À demain. Ciao, ciao, ciao, bye ciao, bye. ciao, ciao. ciao. Oui. La Pi Hour sera de retour à la rentrée. Et en attendant, ce sont les meilleurs moments sur Fun Radio. On va accueillir Stéphanie d'abord qui vient de Bruxelles. Salut, Stéphanie. Salut Audrey Ça va Stéphanie Ça va et toi Bah ouais ça va, je suis en train de me marrer parce que alors, vous savez Kéki à chaque fois il met une fiche avec vos prénoms, votre âge, là d'où vous venez, tout ça Et il est marqué Stéphanie, 25 ans, Bruxelles, porno <rire> <rire> Et donc je suppose que tu vas nous parler de porno puisque, et eh oui, il y a quelques minutes j'ai essayé de me dire que naïvement il y avait peut-être des hommes qui ne regardaient pas des films de boulot non. Oh. Mais visiblement pas, puisque j'ai reçu, ça. les mecs, il y en a des deux sortes, il y a les branleurs ou les menteurs, c'est Hazan <rire> qui me dit ça mais paraissait c'est un mec en plus et on me dit c'est le seul moyen de nos jours qui permet de rester un minimum fidèle bisous oh. à toute l'équipe Adriane <rire> moi le seul mec que je connais qui ne regarde pas c'est Gilbert Montagnier oh. il <rire> <Et tous>, il <oui. rire> oh, oh, ah, bon. y a peut-être des pornos en braille <rire> oh. tu mets ta main sur l'écran <rire> de toute façon déjà avant de toucher faut qu'il la trouve et ça c'est pas gagné les gars oh. bon Stéphanie du coup mais je ne comprends pas toi aussi tu regardes oh, bah, des films de boules de boules oui. hey, coupe ta radio coupe ta radio Stéphanie Euh, J'ai pas ma radio. Et eh ben alors, de change de téléphone. téléphone. <rire> tu regardes aussi des films de boules alors Petite cochonne. Oui, mais c'est <rire> pas, aux... pas réservé aux hommes. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il paraît qu'il y a des meufs qui regardent aussi. Hein. Ouais, des petites cochonnes. <rire> mais non, pourquoi pour... Alors, ça, faut m'expliquer. Pourquoi est-ce qu'à l'inverse, vous, quand vous regardez, vous pouvez, c'est quelque chose de normal Et quand une femme regarde directement, c'est eh petite cochonne Juste pour la même raison que la réaction que tu viens d'avoir. C'est-à-dire C'est-à-dire, nous, on s'en vante de la regarder, on est fiers, on n'a rien à caché Et toi, quand tu quand tu entends ça, tu fais Oh non, mon dieu, c'est dégueulasse! Alors, si c'est dégueulasse, ne les regardez pas. Mais j'ai pas dit que c'était dégueulasse, j'ai dit que ah, c'était pas cool de regarder des films de boules. Quand elle... Attendez, foutez la tête. Oh, <rire> Elle est toute rouge. Mais ça dépend, ça dépend le scénario aussi. Il y a non. des films où l'histoire est chiante, alors du coup, tu regardes en accéléré. Mais il y en a qui sont vraiment. Parce que, bien, genre, toi, tu suis l'histoire. <rire> jamais. J'ai jamais entendu que... un seul dialogue. J'ai entendu des. Non, après, il y a une différence pique. entre les films de femmes. Il y a une différence entre les films de boules et les films. Érotique. Parce que ça, c'est pas. laisse tomber. Putain, ça, c'est un peu comme tu Shades, tu vois. Non, un film érotique, c'est comme si tu vas au McDo, tu commandes et ça arrive jamais. C'est pareil. C'est n'importe quoi. Mais enfin, sérieux, Stéphanie, je te fais des gros bisous. Bel été et rendez-vous à la rentrée avec la B-Hour dès 17h sur Fun Radio. Nouveau tube Fun Radio. Sigala. Why don't you give me your love? Tous vos tubes préférés.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 Twitter. Je suis Fun Radio sur Twitter. Toute la journée, tweetez, retweetez votre radio préférée. Je follow Fun Radio sur Twitter. Rejoignez les milliers de connectés Fun Radio. Fais. Suivez Fun Radio sur Twitter. Yeah.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 C'est bon. quoi l'endroit le, le plus original dans lequel vous avez fait l'amour, Fab euh, Dans une fille, déjà. Non. <rire> Fab, euh... non, non, original. Euh... Non, mais un truc un peu insolite, quoi. Oh, Est-ce que je peux dire ça Non, je peux pas dire ça. Oh. Bah si, vas-y. Enfin, bon. Moi, c'est dans, dans une voiture. Dans... Oh la folie, <rire> le petit Sur la banquette arrière ou alors ouais, ouais, en, non, sur la ba... en banquette... équerre à l'avant Non, non, sur la banquette arrière. Sur respect, la banquette arrière. Un peu de respect. Et toi, Fab euh, Dans un jardin. Dans un jardin. <rire> Et pourquoi dans un jardin Ben non, mais on était en voiture, on a eu une envie, donc on s'est arrêté, on a vu une mal. maison, il y avait un jardin. Dans mais... un jardin qui n'était pas le tien Ouais. Mais t'es malade Ben quoi, tu me demandes Tu, moi, tapé tu te tapé dans un jardin qui n'était pas le tien Ouais. Mais oh ah, franchement, heureusement. Et quoi, le voisin il est sorti Ah, je sais pas, euh... peut-être il y a des photos de nous sur YouTube. Oh ou... ah, non Google Maps Ah ouais, sur Google Maps, oh ouais. Google Maps quoi, n'importe quoi. Kevin euh, Moi c'est dans une piscine. Dans une piscine. Oh là toi Il a fallu changer l'eau après. <rire> Ça, c'est un truc qui me répugne, quoi. Sérieusement. Quoi ça ah non, mais je suis sûre, dans les trucs comme ça, il y a des gens. Tu sais, quand tu vas dans des euh, centres de bien-être et tout oui. ça, il y y, y doit y avoir tout plein de mini. Euh, tu non, vois peut Non, peut-être. Non, c'est ah, ça. Ah, une fois, j'ai fait un quadibi aussi. Oh non, non, de... ah, non. Ça, c'est dégueulasse, ça. Ah. Tu vois, c'est de ta faute qu'après, on pouvait plus rester tout seul dans, la, dans, la, dans le coin chaud, <rire> là. Ouais, c'est de ta faute, euh, Kéké. Mais la piscine, c'était où euh, C'était en France. D'accord. Ouais. En vacances Ouais, c'était en vacances. Oh, et ouais. qu'il y avait des gens Mais euh, en fait, y avait... on pensait qu'il y avait personne, et malheureusement, il y avait plein de monde derrière. Oh. Donc, euh, en Gros, ouais, mais non, non, pas du tout. Mais non, parce qu'il était trop petit. Mais non, non. <rire> ça, je dis, mais non, non, mais c'était vraiment un truc de dingue, donc on était occupé à le faire dans, dans la piscine. Ouais. Et puis ben, juste après, ben, on a on les parents. Euh, il ah, ouais, <rire> est élu, il est C'est ouais, <rire> bizarre de parler de ça, et donc euh... avais les parents, les soeurs, mais il y avait même, même mon meilleur pote et ma... Non, ça devient gênant cette discussion, C'est une orgie Je me pose une question. Quelqu'un a déjà fait dans une caravane Une caravane, non, moi jamais, et vous les Gypsy King sans doute. <rire> oh, à plusieurs, ça a dû faire vachement Moi mal. J'ai fait dans des toilettes un jour. Non, ah euh, les toilettes de l'école Non, les toilettes dans le resto. Non, oh, non les sables, Sérieux, mais il n'y a oui, que oui. toi pour faire des trucs pareils. Moi, j'ai fait pas à la plage. Quoi. À la plage Ouais, à la plage. Sur, sur, sur le sable. Plage. Ouais, sur le sable, les yeux dans oh, l'eau. Oh, ah, ah, J'avais du mal à respirer. <rire> non, mais par contre, avec le sable, ça grattait un peu. C'est pas, pas Ah, c'est pas étonnant. Ah si, ça pique. Parce que tout le monde fait genre, ouais, faire l'amour sur le sable, c'est trop génial, c'est trop romantique, mais non.